Elle est là Don't care to hop it la Juste à ma gauche, bonsoir, bonsoir! Alors, au milieu, bonsoir! bonsoir, vers ma droite, bonsoir, bonsoir! et bien sûr je n'appuie pas, pas ceux qui sont dans le noir, mais rassurez-vous Dieu vous voit, bonsoir, nous sommes très heureux d'être là ce soir, si vous voulez que la fête soit belle ce soir, je vous inviterai de vous sentir libre dans ce stade, vous savez pourquoi Parce que Dieu est liberté tout simplement,